Bonjour à tous et bienvenue dans la 77 e des émissions. Oui il a changé de présentateur. <rire> oui, effectivement, le présentateur euh, n'est plus, plus le même. Il est mort euh, bah Malheureusement, non, il est juste à l'ina. <rire> t'as senti l'espoir dans sa voix que t'as dit qu'il est mort, est mort. <rire> là, En fait, je voulais dire il est malade comme le roi lion et puis j'ai ah, ouais. sorti la voix. Du coup, ouais, oui, voilà. Ouais. Ça, ouais. Ouais. On a senti aussi J'ai ah. une question, euh, Talaï, parce que là, il y a des vampires, j'aimerais bien <rire> l'utiliser. J'ai <rire> Faut dire qu'il s'appelle Talal, parce que c'est pas que Talal qui présente. Qu'est-ce qu'il y a J'ai faite celle-ci Euh, non, Talal, je pense ouais, que j'ai déjà faite. Tu n'es pas vraiment on déçu, je ne pas, pas faite. <rire> ça, ça m'allait très bien. voilà. Dit... Ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. ouais. Je t'y vais bien, mais là... Oui. Donc, du coup, Antoine, le présentateur des émissions euh, qui a présenté 76 et qui a gagné aucune. Oui, c'est vrai. <rire> Seule euh, Pas terrible. Donc, première participation <rire> Bonjour Antoine Bonjour Talal, comment ça va Ah c'est toi qui Ah les vies habituées Comment ça pète Bonjour Talal, comment ça va Salut Voilà. T'es passé de Laurent Ruquier à Stubes. Bah Ouais grave Bah ça va Talal, merci Et toi ça va Bah moi très bien, Hamdeléla Hamdeléla Hamdeléla L'Aid Moubarak c'était il y a un mois, mais on fait toujours ça. Ouais de toute façon toujours là, il est dans chez nous. Ça prend une tournure un petit peu communautaire Donc, euh, après Antoine, on a Alexis qui a gagné la précédente des émissions C'est vrai, je veux pas mentir, j'étais bon. Ah, non, non, Briot. Brio. Non, euh, j'ai gagné vrai. tout seul, par contre, un brio il était pas là, d'accord <rire> Jimmy, il n'était pas là. <rire> tu as eu Dany Brio Briot. Ah, il mais, est Mais j'ai gagné Dany. Il commence à être torché, les mecs. Donc, ça va, Alexis Bah oui, en pleine forme. Donc, après Alexis, on a <rire> Alix. Ça se ressemble, mais c'est pas la même personne, j'ai pas une chatte. C'est ça. Ça va, Alix et Ça va. Euh, je tiens à dire que je ne suis pas du tout comme Alexis. as Je suis une personne très respectable. Et enfin donc <rire> Romain, bonjour Romain. Bonjour Talal. Comment vas-tu <rire> Je suis très très très heureux parce que c'est un moment <rire> historique qu'on est en train de vivre. On va affronter le maître des émissions, là Antoine Fontanel qui n'a jamais encore été candidat et, et j'espère le battre aujourd'hui. <rire> Merci, c'était la fiche Wikipédia de la désémission. <rire> euh, non mais Je pense qu'on peut dire merci Talal d'avoir préparé cette Mais émission. Oui. Personne n'a osé le faire. Euh, j'attends euh, j'attends de voir j'attends de voir combien je termine pour savoir si je remercie ou pas. J'aimerais tu... tellement qu'il termine 4 c c sur, euh... tout le monde tout le monde aimerait ça. Allez, vais... les 5 commentateurs, ça aimerait, aimerait ça. Alors, le, le, cadeau. Cadeau. le cadeau, le cadeau, ouais. le cadeau, ah, ah, oui, le cadeau. La personne qui va gagner la deuxième émission va gagner un Oscar. Non ah, oh. C'est trop bien putain, Il a écrit Hollywood. <rire> J'étais à, à, à, à Los Angeles. Euh, J'étais à Los Angeles. J'ai de là-bas en plus mais Bon bref, règles du jeu. Vous les connaissez toutes, tous Non, non, c'est quoi Non. Donc il y a 5 manches. Je rappelle que des pas de seul, il y a spectateur qui écoute aussi, il faut leur répéter. De plus en plus chaque semaine. Oui. Allez. Juste pour donner des excuses pour que tu le fasses, tout. Donc il y a le début. Ensuite, il y a la suite. À la fin de la suite, il y a... Ah, presque éliminé. Alix qui est éliminé. Ah. Ah ah il connaît les gimmicks déjà. <rire> <rire> Mais ça se fait pas. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <Et les> silences, <rire> en fait, fait ça, je retire ce que j'ai dit. C'est une très mauvaise chose que tu sois fait de la démission. T'as la... Vrai, <rire> que tu vas pas. fait de la deuxième Ensuite, le milieu est la presque fin et à... après la presque fin, il y a la un illuminé. Ah, ouais. ah. il est... il est... <rire> il et enfin, la fin. Et le vainqueur gagnera donc euh, un Oscar. Le début. Ah. Donc, trois questions de rapidité. Question longue auxquelles plus vous répondez tôt, plus vous marquez de points. Tôt. Pour répondre, dites votre prénom et attendez votre que prénom. je vienne la parole. Ça va pas le droit de répondre deux fois de suite. Ah. Deux fois de suite Mais non, deux de suite Une fois de suite, pas ah, ah, de suite ah, ah bah j'ai perdu. Ah <rire> bah, ça va, je suis pas Catherine, voilà. Il est pas Première question. Allez. Quel est le nom de cette théorie inventée par un Français ça c'est pas très précis. <rire> euh, c'est ça moi. Théorie du vagin avancé. <rire> euh... Non personne. Je pense à un truc mais je trouve pas. Non mais oui. Alix. Oui. Arsène Green Wenger. -Wenger c'est une théorie. Non, je sais pas, oui. Alexis. Oh, oui. euh, les chambres à gaz ont existé. c'est juste Oh théorie. ce mec. <rire> je peux pas je peux pas entendre ça putain. <rire> euh, Romain, oui, les Murphy. Ouais, Murphy, non. Michel, non, oui, mais, importe, mais... Non, ça veut dire que quelqu'un oui, est sur enchère. J'ai peur du complot des gilets jaunes. Non. non. Antoine Oui. La théorie de Michel. Non. non. C'est le cas d'Michel ce vendredi-là. Euh ah, bah, bah, a, a, après c'est le, bon, le, le le 4 points, le oui. théorème de Fermat. Non. Interne en théorie, théorie. c'est pas les oui. en pareil. Mais enfin, bon. bref, on passe moi, à la théorie de Thalès. Vous restez un petit peu trop et scolaire. Il français, Thalès. Est Thalès qui est d'Albi, c'est ouais. bien connu. Bon, non. Bon, bref. Ah. Pour quatre bon, points. La théorie des corps. Non. Pour quatre points. Donc, quel est le nom de cette théorie inventée par un Français qui a inspiré des gens partout dans le monde jusqu'en Nouvelle-Zélande Non, personne. Non. C'est du grec Théos, hein, je, je précise. Je m'étais du tout théorie Pfaff, mais j'ai pas envie de Est Qui est à l'oeuvre aujourd'hui même Il sait pas comment on est candidat Il ah, j'ai envie de dire à son voisin J'ai envie mais de dire ça théorie, mais bon je parce que est une Qui est à l'oeuvre aujourd'hui même dans cette désémission émissions ah. Alix oui. La théorie du grand remplacement Bravo Alix oh <rire> ah ah Renaud Camus A la tienne Bravo <rire> Alors, bon, ah Magnifique <rire> mais c'est vrai c'est juste c'est vrai qui a dans la terre, et on ne euh... se révolte pas on se fait avoir cool, à petit quoi, donc, pas pas à petit je ne vous soumets <rire> pas il a dit c'est un <rire> indice ça ouais. ouais. va super vite donc la désimission c'est tellement logique qui est reprise par tous les mouvements d'extrême droite qui dit qu'il existe un processus délibéré de substitution de la population française et européenne par une population non européenne pas pour 5 points. Veux. Quel peintre né en Autriche Romain. Oui, Hitler. Bah tout bon. ça j'allais dire ça. C'est <rire> je... oh oh oh trop facile. Celui j'ai Hitler. Effectivement, donc la question complète c'était quel peintre fait né en Autriche C'était dit avant tout. <rire> ...ayant participé à la Première Guerre mondiale et ayant quasiment laissé la vue suite à une attaque au gaz. Ouais, tout à fait. Et qui a également écrit un best-seller semi-autobiographique Pas dernier. dit l'autre, ça pu voilà les 5 points. A ensuite commencé une carrière politique qui l'a amené aux plus hautes fonctions de son pays à savoir en Allemagne. Je peux pas critiquer le présentateur, mais faire une question sur éclair, c'est un peu facile. C'est un peu simple. <rire> un peu simple. Non, moi je trouve c'était parfait. Moi je trouve que le qu'à qu ce stade de la désémission, euh, Antoine Contonenne de la boucherie ovale ouais, à zéro <rire> points. Ouais. Exactement. Et il commence à être mauvais joueur. On sent <rire> on sent que tu Non mais par contre il, pas, il il est pas tout seul parce que les questions sont scandaleuses. Qu non mais 3 3 ma bite. Dis ma bite, vas-y, zette Moi, Les deux mecs qu'on zéro sont en train de se plaindre. c'est ça. Quel footballeur né en 1973 Merde, attends, euh, 113 73, ah mais oui mais c'est l'époque de Romain, oui. Didal Non, Antoine okay, ah, bah, Didier Deschamps Non, Alix Non, oui, oui. Bah, oui. <rire> <rire> Non tu es une femme <rire> T'es <connais> pas, <rire> pas le droit de répondre <rire> Platini, <rire> non Romain, Barthez. Barthez Non, attends, on a le droit de dire autant Vas-y, c'est la fête du slip Alors, Non, euh... non un, chacun maximum en plus et ouais, J'ai dit deux, oui Non mais, à ah, partir part part de maintenant. maintenant, si vous voulez... Ah, mais j'ai le en, en dire deux alors. Ouais. Non, non, un chacun. A partir de maintenant, c'est moi le choisi. Antoine. Antoine, mais depuis quand le présentateur Antoine. Non, est... Antoine, Stéphane mais... Guivarche. Non. Oh merde. Hein Bonjour madame. Alex Fitt, Yurid a voulu inclure les juifs dans la des émissions. Après, il y a une question de comme Alex, Atem Ben Non. 19... Envie, non, on n'avait pas dit pas que... après celui-là voilà, ah, ah oui, 73 Il va revenir combien le premier J'ai oublié. <rire> oublié la date un footballeur né en 1973 Jouant au poste de défenseur central Alexis, Laurent Blanc Non Alexis, Fran... Euh... <rire> <rire> <'es trop> <rire> Antoine, vrai. Franck Leboeuf Non <rire> Romain, <rire> Emmanuel Petit Non Défenseur central rentre ouais, c'est incroyable. Lui, c'est bon. Lui, suis... lui, on est tranquille, il bon, n'y a rien à craindre de ronde. Alexis, là. lui, en oui. Non. Romain, c'est lui en Non, il n'est pas défenseur central. Antoine, je sais pas. Marcel de Sailly. Non. C'est pas français. <rire> non, non, non, attends, non, non. J'ai pas dit Marcel de Sailly, virgule, c'est pas français. Je dis Marcel de Sailly. Non, donc la réponse n'est pas français. <rire> ah oui, t'as pas précisé qu'il était français, je me souviens plus. Non, non il l'a pas. pas précisé. Non, il l'a ouais, pas il l'a précisé. Donc quel footballeur né en 1973 jouant au poste de défenseur central qui a remporté l'ensemble de ses titres en club avec l'Inter de Milan ah. Ah, la surround Alexis à travers Zanetti Non il n'est pas défenseur central mais euh, je l'ai pas, pas tellement pas l'intervenir Ah si mais moi c'est mon que <rire> tu ah, Ça se voit Milan Allez pardon moi non pardon de... non, ah ouais. ah, Wopopo. ah, non je Non personne Ah pop Non je j'ai la merde pop Cannavaro Non, bah, non Materazzi Non, mais a... non, ah a... non, mais non alors, alors, Si, si, c'est un interiste euh, pure souche Il a remporté l'ensemble de ses titres en club Avec l'Inter de Milan ah ouais, est voitures, donc. Non, Il est tout seul Putain je dernier <rire> <rire> Écris au mec qui a monté ses yeux et plein toi parce <rire> Donc la fin de question c'était qui a marqué un but en finale de la Coupe du Monde Et le connard qui a fait craquer Zidane lors de ma finale de 2006 Là j'en trouvé Le connard je trouve que tu prends un parti pris C'est pas la ligne électorale A la fin du début On met en tête avec 5 points Suivi par Alexi Alix avec 3 points Oh j'ai que 3 c'est ce donc second ah, euh, Antoine <rire> avec euh, <rire> moi que 0ettez ah, moi de dire que c'est la fin du bal qu'on pai les musiciens Tro listes donc ah, ça se trouva les réponses sauf la plus évidente un point par réponse un trouvée éliminer à la fin de la manche Première liste. Donnez-moi la liste des candidats à la présidentielle de la 5e République française, sauf Jacques Chirac. Okay, Romain ayant marqué le plus de points lors de du début, début. c'est toi qui commences. Charles de Gaulle. Charles oui. de Gaulle c'est une bonne réponse. On préférait le plus. On souhaite, euh, <rire> euh, bon, on va dire Alix. Jean-Marie Le Pen. N'est-ce pas euh, Alexis. Euh, François Mitterrand. Euh, tout à fait, François Mitterrand. Antoine. Mon premier point que je marquais. Tu n'as <rire> pas remarqué <rire> François Hollande. Je t'aime. Est-ce que oui. cet homme a vraiment été président Il a été candidat, en tout cas. Attends, t'as dit François Hollande, alors euh, je... Romain. Sarkozy. J'aime beaucoup François Hollande. Nicolas bon, Sarkozy, oui. Tu t'as prête Nico. Euh, Alix. Moi, je vais dire la fille, Marine Le Pen. Eh ben, on a une belle ligne éditoriale, de ce côté-là. <rire> c'est clair. J'ai l'impression que t'es pas trop contente. C'est une dédicace aux représentateurs. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, Alexis. Je veux dire Cégolène Royal. Euh, tu fais bien. Merci. Il est très sympa ce présentateur. Il est plus encourageant que les autres. Euh... T'as vu qui Antoine. Cégolène Royal. Ouais. Tu Benoît Hamon. Je t'aime encore plus que François Hollande. Benoît Hamon. Oui. oui. Bonne réponse. Et non pas Benoît Aval. <rire> Ça, c'est sa sœur. <rire> Romain. Mon bidou. Lui, il veut dire que Et tout le temps comme ça, on dirait qu'il rigole jamais, lui. Mais le prof d'histoire, il commence à me casser les couilles. Oh là là, <rire> Donc, Georges Pompidou, oui, effectivement. <rire> euh, Alix Est-ce qu'on a le droit de citer deux fois une personne si elle était présente à l'édition la... <rire> C'est pas la rassure, il va. Non, non, non <rire> Alix Emmanuel Macron. Ah, pas con, ça. Ah, oui. Oui, ah mais c'est oui, le oui, président actuel, non Oui, c'est ça. Bien vu Euh, Alexis Bien sûr, je vais dire l'illustre. <rire> <rire> On attend. Mais, le lustre L'illustre, oui. Philippe Poutou. Non. <rire> Bien vu euh, Tout à fait. Philippe Poutou. Euh, Antoine Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, je euh, oui. Jean-Luc Mélenchon. Euh, Romain Valérie Gilles-Card monsieur historien j'ai oui, oui. pas peur cool, mais qui est président en même temps ce candidat à un moment donné euh, Alix Jean la salle Ah oui Oui, tu vas toi non, Oh, c'est digne d'Antoine Pas drôle les jeunes comme ils seraient. Moi je trouve ça vraiment bien. <rire> Alexis euh, Olivier Besançon. Euh ouais. Tout moi je, je veux dire, dire François Bayrou. Pas sûr. Ah, je, oh, je le dis Oui oh, C'est donc le troisième François déjà d'où on parle euh, Je vais dire Arlette Laguillet <rire> euh, Oui effectivement Arlette Laguillet Arlette Laguillet Arlette Arlette Laguille. Arlette ah, François Fillon Ah j'hésitais que ça a été dit Un autre François encore Il a ouais. dit Mais pas il a dit okay. euh, Alexis Putain, est Je sais pas s'il était dit ou pas Ah c'est là Moi je pense que c'est le mot Je suis persuadé qu'il a pas été dit Mais je vais même pas le tenter Est-ce que je tente Est-ce que je tente pas Édouard Balladur Oh. Et eh Noël a perdu contre oui, il a là, perdu il a Ah oui, il y perdu. Tu n'a pas beaucoup <rire> <pas rire> <pas rire> de résistance Antoine. Oui, tout à en fait. Et va joli. Et franchement. Et pas aujourd'hui, il pour la Et va joli tout à fait. Euh Jacques féminel. Ah ouais là. Oh. Tu dit quoi Tu dit cheminel. Yeah. Cheminel Oui, ouais. entendu oh, cheminel moi. j'ai entendu cheminade, cheminade. Là, entendu entendu cheminade. Entendu Moi j'ai entendu, entendu cheminade et c'est moi le présentateur donc ferme le bugal. Merci Talar. Mon pour. Paul, tu la publies jamais celle-là. Um... 10 secondes. il est dur. Il est dur mais au moins il, <rire> il est, dur, <rire> juste. est 3 juste. 3, 3 juste. secondes. Besens non J'ai dit déjà non. Désolé Alix. Euh, Alexis. Euh Dominique Waney. Tout à fait. On ouais, ouais, ouais, ouais, est sur les écololes. Ah Excusez-moi d'abord. La bioméculture. Euh Antoine. Ah oui oui. oui. Gérard ouais, Civardi. Ah oh, oh, bravo. Putain, il te sort. Pas. Bravo, bravo. Parti, vite, il a fait ça, moins, fait moins de moins de la Oui oui, mais euh... respect et de puissance. Romain. Ah euh, putain. Bah t'as la grande visite aux pays t'as là, il va contente de euh, voir. Alors là, je vais hésiter entre deux écolos, et je vais dire ouais. Noël, ma mère. Je pense crois qu'il passe. Je, je crois qu'il qu l'a été... Là. Euh... Noël, ma mère, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Euh... Alexis. Oh, je connais son regard Je <rire> connais son regard <rire> <rire> je D'accord, Jean-Pierre Chevènement. Lady Pikachu. Oh, oh tout à fait teint. 5% en 2002. jean L'homme qui a fait tomber Jospin. Putain, je vais perdre tout le monde avant. Non putain Mais là c'est jamais le dire J'allais pas jamais le dire je me garde en réserve, le nez à le dire El grande Lionel Jospin, j'allais dire. Non, c'est lui qui a chargé depuis tout à l'heure El grande Lionel Jospin. Tout à fait. ça va gueule attends, c'est ma première. Vous pouvez faire des erreurs, C'est bon, toi, tiens, au bout de 75... Romain Ouais. Euh... José Beauvais. Oui. Et même que ce second c'était... On reste dans des paysans. Oser Bové. Oser Bové, c'est vrai, oui. Ouais. Euh, Alexis. Il n'y a plus de bio, là Excusez-moi, vous me parlez, monsieur <rire> Oui, c'est à votre tour. Mais arrête, putain, les puteurs. Tiens, Michel. Euh... Oh là Bouteille-Vine euh... de Toplin. Verre plein, plein j'ai pris. Je dirais Nicolas Dupont-Aignan. C'est euh... chou. Il qu'il n'a pas été dit. Hein. Je vais écouter tout ce qu'il s'est dit. Nicolas Dupont-Aignan, effectivement. Oui, sont Encore avec... Euh... <rire> très ouvert et qui aurait bien aimé <coughs> des émissions. Antoine Et s'il vous plaît, les remarques comme ça, un petit peu on est contre le racisme, on se les garde. <rire> Je dirais Alain Poher. Il n'a jamais été... Oui. Euh, putain, il est putain... Es C'est celui qui a été président il a, de la République. Il a, remplacé, il a été président de la République deux fois dans l'histoire de France. Il a remplacé le président quand il était mort ou qui a démissionné. Président du Sénat à l'époque. Alain Poher, centrist. Exactement. Piste. Grand homme. Romain. Euh, Dominique de Villepin euh du pain pas Non, il appelle Sylvain. pas de Villepin. Désolé Romain. Le Alexis. Attendez, monsieur. Vous voyez Ah Il y a plus de bière Georges Marché. Oh, fils de tape. Je voulais dire putain de merde. C'est bien vu le chemin. Georges Marché. Antoine. Ah, Antoine, il est bien en merde. Allez, père. Philippe Deviller. Ouais, je pense qu'il est plus ouais, président. Non. Si si si si. Bah je tout à fait. Boum ouais. Ah ouais. Encore. <rire> <clair>. euh... Alexis. <rire> faut chier les con. <rire> bon truc. Je... Putain, c'est Dieu. J'sais pas j'ai entendu de je vais dire Nathalie Arto. <rire> je pense ouais. qu'elle a pas été dit. Non, on a, on a dit. On la... doit ah, mais tu pas t es t es Nathalie Arto. Attends, c'est gauchiste toi. Putain, tu l'utilises. Euh Antoine. Ah, Antoine. Non. Je suis face à un être très très bon quand même. Je tiens à le préciser 10 secondes. 9 8 7 6 5 5, 4 3 2 une réponse 1 0 0 Michel du 0. <rire> Non mais ça Non pas. mais je j'savais en fait. Mais oh, je, tu ouais, Poir, oh, Putain. Et celle Alexis, je regardais depuis l'autre aujourd'hui, j'en Tu l'avais à la poire Alexis. Tu as droit à trois réponses supplémentaires. Euh, ce gars, il se fait pas la maison. Putain, mais je sais pas s'ils sont allés ou pas. Euh, Raymond Bar. Mitsva <rire> Je pense qu'il est avait pas. Non. Ah ça c'est pardon, pardon. Si si Raymond Bar. Raymond Bar ça passe. Je vais tuer ce matin. Ensuite, ouais. quand en de réponses Il n'est pas si cool, en Merci, si. C'est lui qui met 9, 8, 7, 7 6, 5, 6, 4, 5, 5, 3, tourne... 3 2, ouais, 2, 2, 2 1, 1, 2, 0. réponse Je voulais dire l'autre qui était papote avec Jean-Marie Le Pen. C'est marqué ou pas Ça n'y est pas Tu e peux me dire s'il était Qui Le... Celui qui a fait scission avec Jean-Marie Le Pen à un moment. Ah... Bruno ah, Maigret, oui. Bruno Maigret, oui. Oh. oui. Ah, oui. oui, il y a, allez. François enfin, okay. Asselineau, oui, oui. Ouais, C'est lui, je cherchais. Asselineau, putain, le Frexit. Ah putain, Asselineau, je voulais tirer un moment. Ouais, Bruno Maigret, Christiane Taubira, Christine Boutin. Ah, bien. ah mais oui, Boutin, on rime le coup. Cou pour cou les écolos. Euh, oui, Jacques Chaband-Elmas pour les Bordelais. C'est Alexis à 14 points. Romain, 13, Antoine, 9, et Alix retrouve sa place oh, avec 8 points. Oh il oh, y a un point d'écart Oh putain de merde. Vas-y ah. Alix, con de mime. Deuxième liste, donnez-moi donnez moi, donnez -moi <rire> le nom d'une série avec au moins 8 saisons diffusées au 30 avril 2019, oh, ça sauf Game of Thrones. 8 saisons. Avec au moins 8 saisons diffusées au 30 avril ah. 2019. Oh, Je suis nul en série. <rire> Ouais mais euh mais ça le premier qui est plus avancé. Non mais tu le premier sur la précédente donc euh, face ah, okay, de... ça on change les règles. Non mais très bien. Non, il fait reculer c'est une Mais c'est pas ça qui arrive. Non, c'est les deux, le mec en fait le lord de la suite c'est toujours le même. Mais c'est donc ça veut dire on le plus de points dans les deux premières manches. Moi ah. dans la première c'est euh, c'est Dans quoi. la première. C'est vrai oh, OK, okay. Bah, je change mes gars. Bah voilà, c'est un dagger et la suite ouais, présentateur ouais, présenté. Allez, moi ouais, un pour toi si tu Oui, moi un, vas-y. bon bref, les Simpson. Les Simpsons mmh, T'as raison de se rendre direct dans il, il est là Ça passe 30 saisons oui, voilà, à peine, ça passe de rien <rire> On semble qu'il a fait quand même une appli sur les séries, hein, putain Oui, parce que d'ailleurs les données ne viennent pas de Wikipédia, mais viennent directement de TV Time Bref. comment so, il fait ça Vital. Vous vous là, Mais, mais qu'est-ce que ça que Vital C'est Vital, une application pour les fans de série télé oh qui peuvent euh <rires> ça doit être génial. Ah, ah, alors. alors tu vois, cette application, <rire> <Loy25> tu ajoutes tes, <oxide> tes séries et ensuite tu un calendrier des séries, des notifications quand les épisodes sortent et tu peux marquer les épisodes que tu as vu et tu disais, il te dit même et tu dis même quand tu t'es règles Wow. Non, il le dit pas j'ai regardé Super, ah, super je le opel. Opel. Merci. Donc, donc, pole, après ça intermède euh musical. Euh, Alex Friends. Arrêtez. Friends euh oui, Friends. C'est quelle saison vite C'est au moins 8 saisons. Friends, c'est 10 saisons. Oh, plutôt, vite, mon <rire> euh, Alexi. Futura. Oh, Futurama. Ah, Futurama. J'ai euh... pas sûr, j'ai pas sûr, sûr. sûr. qu'il y ait 8 saisons Si, je pense que Non oh. Ah yes, oui, c'est la caissette Je pense qu'il y a Bah oui, désolé J'en ai vu une réserve en plus Antoine The Office, même US, bien sûr The Office US, oui, tout à fait <coughs> J'ai failli te demander de préciser ta réponse Oh Romain Des <coughs> séries US Euh, non, tu as rien que tu as l'histoire toi. Les, les séries toutes séries euh en France crois non, Je crois que Non, que j'ai mis que des US, ouais. que des séries US. Oh, Attends, tu as dit quoi Des séries US. Non, des séries Et euh... pas des séries françaises française Euh non, je crois que j'ai mis que des séries US pour pas ah me faire. J'ai une application, moi j'avais Oz et Nogardien. Au fond un peu. D'accord. D'accord. Attends, laisse-moi réfléchir. Euh Ça va être très court cette liste. Oui, donc c'est que US. Euh, que US, oui. ça n'a pas été permis parce que oui. j'ai perdu le jour après. Effectivement. <rire> Big Bang Theory Ah, oh, The Big Bang Theory tout à fait euh, qui s'est fini il y a pas très longtemps d'ailleurs. Mm. 12 saisons. Alex, Supernatural. Supernatural. Il a pas un, un immense poster là, chez toi, <rire> qui nous observe la nuit. <rire> <rire> 14 saisons. Antoine Toutes les séries US Tu vois Qu'est-ce que c'est les couilles Une série US Qui est sur TV Donc oui Toutes les séries US Oui toutes les séries US Donc là je veux dire Une série US Tu me dire qu'il y dessus Bah probablement oui Les Feux de l'amour Euh oui Qui s'appelle The Young and the Restless Oui bien sûr Non monsieur J'ai que version En anglais Oui 46 saisons 46 mois Du coup ça fait 8 points non Ça me rappelle la fin de la guerre Romain Sau Spark. Oh merde, j'ai Euh Sau ah, Spark, si. pourquoi je voulais pas ah, si, a... 22 ans. Oh, quelle okay, future madame, il y a plus de cette saison, je. <rire> je Allez, stand, euh... Non, tu pas de résonante, tu es modèle euh... Dallas. univers <rire> incroyable. Dallas. Boum. Pum pum pum pum Pada bum, bum, bum, bum. Naaa Ton univers impétroyable Pum euh, C'est bizarre je l'ai pas dans ma liste bah bah bah mais euh... Pum pum pum pum pum Paaaaaaanns Donc je l'avais pas sur ma liste mais ça Super, regarde Michel Antoine rate pas ta L's moi Ah oui ce que tu viens de faire c'est mon truc aussi Il y a 7 saisons exactement à... Futurama t'aurait pu m'accepter pour 1 différencier Une saison phrase Je dirais... Archer Pardon Archer, il y a ah mais c'est bon à lui perdu, on s'en fout Archer, Il y 9 ouais. saisons Bah t'as déjà perdu tous les cas Bah non j'ai pas perdu Oui, Archer, même... 9 saisons tout à fait une... Pardon Ah Hein Et Oui, reste une euh, liste Romain Alors c'est que série américaine Oui <rire> Qu'une de série ah. des Etats-Unis Au début vous voulait être arménienne, il s'est dit bon... Est-ce que les gens vraiment savoir Non mais les japonais ils font 15 saisons dès qu'ils font un truc donc c'est facile Pokémon Je vais être beaucoup trop bourré pour faire cette dans 10 jours hein Heureusement, j'ai 10 jours pour décuver parce que mon balcon Malcolm une devidelle. Euh je sais pas pour la haute saison, je c'est conséquence La conséquence ça. Ça C'est couse C'est c'est pas C'est couse c'est couse. Donc tu vérifies. Je je vais vérifier quand même. Je pense que le dans une dizaine d'émissions en campagne été ça passe quoi, désolé. Il vu Alix, est-ce que tu vois ce gros doigt Il y plus grand que gros mais Alix <rire> Euh Berg Pardon, ce, ce, ce, <rire> Tu l'as pensé ça, non <rire> <rire> Bah Walker Texage 32. Non. Donc, je je voulais le dire toujours. ça, que je voulais dire mais non. Je vais me saisons, tout à fait. Oh, Bref. Alix, <rire> et ah, ah, reste-tu Je pas, non, Antoine, le mais... ah, vais pas le dire. Antoine. Les experts. Ah ouais. Les experts. Manhattan. Alors, CSI New York, comme on dit en, en américain. Neuf oui, saisons, tout à fait. Et... Euh, Vendre ton cul, sinon ça... Mais là, il a dit Manhattan. Oui, non, mais c'est New York, c'est la... la oui. son, euh... Ah, ben super, on va faire toutes les villes. <rires> <rire> super émission. Alex. Les experts Miami. CSI Miami, dix saisons. C'était super bien pensé, ça. Non, mais c'est vrai, c'est pas con. Ouais, mais du coup, j'ai pensé ça derrière. <rire> Antoine. Coup de poker. T'es dit, comme on dit. T'es pas dit, brûle. Chut How I met your mother. Non, uh, il me semble que c'est cette non. saison. Uh, non non non. Il a How pas I met your mother Non, il y a pas neuf saisons. Bam, bam, bam, dans ton cul. <rire> ben du coup. <doux>. Ben uh, <rire> Alex, les experts Las Vegas. Non, il y a pas eu neuf saisons de ça. Neuf, 8, 8, Las Vegas c'est laquelle en fait La version CSI. C'est il euh... y a des casinos, c'est au milieu des airs, ouais, mon Non, c'est la version originale donc si il y a saisons. Ah, ça m'arrête un. Quoi Mais je vous rappelle que quand elle passe en France, la plupart du temps il est format pour le format français et du coup ils font 40 minutes au lieu de 1h20 comme ça dure aux Etats-Unis. T'as raison de nous rappeler ça Ça dure aux Etats-Unis, ça dure 40 minutes. Non, par exemple la série Casa de Papel durait plus de... Non mais ça c'est Netflix, ça fait de la merde. Mais sinon, de manière générale, non. Tu parles à un mec qui a fait un... comment tu viens de faire série, là T'as ta gueule. Écoute-tu a du temps Non mais non, mais Alec, il y a trop de temps là, Antoine, une réponse. 10 9, 9, non, attends, attends, bouton, hein, non, non, non en tu encore un peu de temps. Non, j'ai un peu de temps. C'est 6 secondes, mais 5, encore un peu de temps. Ah, donc tu fais Arrête, ça se fait pas. 2. Moi c'est ta ah, I don't say nothing, OK zéro. Pour moi c'est 0. 10 secondes. OK. Ah, oh, mais tu sérieux Voilà. Ouais. Alors là, on oui. est il y en fait une dette 4. Ah, d'accord. 3. Comment tu peux te Ils ont les chiffres, Angeles. Non. Tu es contente pas te dire son nom. Ah, c'est yes, non, c'est yes. Non, c'est yes. Non, bah non, je te laisse. Tu as raison, je laisse. Personnellement, j'aurais accepté. Tu précisé. Je trouve que yes. Je trouve que c'est vraiment un gros fils de pute. C'est Mais vraiment, je te Allez Bon, je t'aurais sec, même pas avec du gravier, avec de la lave. Tu as Alix. Non, mais ça glisse mieux. Vous êtes en train de faire le retard Tu si veux, tu, tu, tu, veux, tu, tu réponds bien, tu passes devant euh, Alexis. <rire> oh, yeah On est devant bon eux Toi, tu es devant Alexis. Non, mais Romain, Non, mais attends, je t'enculais avec du gravier. Non, euh, non de, de la... Alex, la... Gagne pas tu crois que je vais... Ah, mais... New York Unité spéciale Pour les victimes Mais c'est vraiment T'as le truc Putain Oui oui oui Moi je suis pour la tristesse Loan Order Special Victimes Unit 20 saisons Bah oui mon gars Antoine Yes C'était quoi la question Alors là putain La colle The Gloop C'est pas une série, ça. Mmh, c'est bon. Quoique, The Clou, c'est bon, 8 saisons. <rire> non 8 saisons Au moins. Pas exactement, j'ai pas été bâtard. alors Alerta, mais les bouts. Baywatch, je crois ah pas, pas qu'il y en ait, qu ait autant. Ah, Baywatch, excuse me, bitch. Ah si, 11 saisons. Oh <rire> Alix. New York, police judiciaire. Non, mais il faut arrêter avec la police, madame. Comment ça s'appelle, ça Oh, Au un oh je suis pas sûr. Hier, j'ai dit chez les Juste le, le je pense sérieusement c'est bon tout court. Tous les auditeurs se sont barrés. <rire> c'est moi bon euh, tu... tout court, oui, c'est ça. Ouais, Donc ça passe, bravo. Antoine. Malik, be... tu as égalisé be... avec Romain La même babe. Antoine. I don't want to thank you without a why Ah oui, putain, ah pas mal, ouais, ouais. Les frères Scott oh. J'avoue, yes. pas mal, pas mal One Tree Hill, comme on dit chez ah les putain, Américains Exactly, Et euh, alors, One Tree Hill, 9 saisons Pouh Tout à fait Au oh buzzer ouais, Tout juste Attends, j'ai tenu C'était là Alix Oh, on <rire> <Kelly, c> est en train vous poutrer avec Alix, c'est incroyable ah, C'est pas ça La Antoine coûté, vient de nous en tête Oh, regardez, je dab Boum, boum, boum, je dab Ouais, oh gagnerait dessus cette dernière. Attends attends attends. Allez. Atta. Tu as j'en avais vu quand tu dit ça. Oh, une, tiens. The Walking Dead. Euh, voilà. oui. Oui. The Walking Dead, tout à fait. Voilà. Je ça toutes les semaines. 9e ou la 15e proposition eu, pour pas sûr, je me souvenais pas si on a une neuf e ou Antoine. Tu as rien voir. du Bose Walking Dead Je vois deux deux noms. Sarah Michelle Gellar, David Boreanz. Buffy contre les vampires ah Buffy ouais the Vampire Slayer Non mais vrai, il, y il y a un moment donné saison. on arrête le thème Oh, oh <rire> Il a, a parti Combien 7 Tu veux 3. écrire combien de moins De quoi Parce que là, as fait le mec genre c'est de moins de quelle fois Non mais je sais qu'il y a eu cette saison sur Buffy Comment tu sais Non parce que euh, j'ai regardé Non moi beaucoup, non euh, euh... je veux... Attends, non, non. Internet Internet c'est lui Alice, le chef. Tu as le droit à te sur sa liste C'est pas écrit sur sa liste C'est C'est pas écrit sur Tu connais très bien la règle Donc Alex a droit à faire des compléments. J'avale douloureusement le Scrubs. Scrubs, 9 non, saisons, très Putain, ah, ah, il y, avait telle putain, il y avait tellement. Mmh. Si, euh, c'est ça. Alors euh, Scrubs c'est américain. Alex première. Si. Oh, bah, si. Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, oui, oui. 15 saisons. Putain. Oh yeah. Je cours regarder le mardi soir à l'internat. Doctor... Ah putain de oui, oui, ou House Tu connais cette histoire non, euh, non. House oui oui, 8 saisons. Ouais. Euh, Il y avait le Desperate Housewives Attends, j'ai une question, est-ce qu'il y a Lost Non, non, c'est il y avait Là, il y avait, euh, 24 Ah, putain à la maison ouais. Euh, alors, oui. mon gars, Star euh, euh, un, un incroyable mais, incroyable mais talent mais vrai, American Horror ouais, Story. Tu préfères avec Antoine, c'était intellectuel, intellectuel alors question. question. Alors que là, quand <rire> on parle <de> série <rire> où c'est les gros trucs qui ont des séries, je trouve ça une... Family Guy. Le meilleur des petits. il y a pas autre chose. Saturnate Live, Vampire Diaries, toi qui aime les vampires Après la deuxième liste. Euh, donc Alex est en tête avec 20 points Ouille oh, point, point, point Ça s'est jamais arrivé ça Alors qu'on a, qu a parlé politique alors, dire, ça, mais, no Normalement c'était mieux organisé Devant <rire> Antoine avec 17 points Ouille Non mais oh, tu m'as dit je t'encule avec de la lave Donc va te faire foutre Romain 16, <rire> Alexis euh, 14 euh, Donnez-moi les, les, les films Ayant généré au moins 1 oh, milliard de dollars Au box-office mondial Au 24 avril 20. 2019 <rire> Sauf Avatar Je suis appris que ce fils de Timpe n'a parlé que de films et de séries. Mais oui, c'est incroyable La, quoi, la, la politique, politique c'est euh... quoi Adolf Hitler, c'est quoi Un artiste. Peintre <rire> Voilà, merci. <c 'est... rire> Faut voir l'autre, c'est euh... le dictateur, ça Romain. va. Titanic. Titanic, tout à fait, qui a généré euh, beaucoup d'argent. Sauf, de... sauf, ouais. sauf quoi Sauf quoi Je l'ai sur toi. Sauf quoi Chut <rire> <rire> Chut Trop tard. Chut. Euh... Alix Oh, saveur euh... à Timpe Avengers Endgame Au 24 avril 2019 Oh non non non ah, non non ch... Mais elle est as dit une date Oui ouais, elle est liée ouais. dit, Bah justement c'est le jour de la sortie, j'ai fait exprès de... Pour je suis bien pourtant que t'aies perdu, connasse euh... Ah, ah <rire> Désolé <rire> Oh putain elle est derrière moi ah, Ça faut Avengers, d'avant toi euh, Bah non elle est devant toi là, elle 3 points d'avance 3 ah, je... points d'avance mmh. Alexis oh non, oh non putain Star Wars euh, 8 de trucs comme ça. Star Wars euh, le 8, c'est The Last Jedi, tout à fait. Est-ce que c'est par rapport à l'inflation ou c'est vraiment en dollars Non non, euh... c'est dollar, euh, oh, ah, euh, en dollars constant. Fait. Ah, je suis unique tabern. Euh, mais on pense pas. Et oui, j'avais autant d'appartements mais du pontois. Ah, j'en rêve. C'est horrible ça. C'est un 5 milliards de dollars. c'est mm. chaud. On n'a pas le temps que ça. Allez. One, one Media Baby. Ouais, 1 million de <rire> il, il y en a une trentaine. J'avais pas voulu un 10 directement dans la bouche. Euh, bon bah Antoine, tu as 10 secondes là pour répondre. OK. Bienvenue chez Juste. Vite, ils boivent du pastis hein quand même. 5 secondes. J ai, j ai réponses, je réponds mais je suis sûr que c'est ce qu'elle dit de pas dire, donc je vais pas le dire. <rire> une fois réponse, sinon on va Je sais plus ce qu'elle dit de pas dire. Tu as droit à trois non, il est pas dans la liste. Genre le mec il peut il est dans la liste. Le sauf, juste le sauf, sauf. Non mais il est dirage. Romain. Putain. Non attends, c'est quoi là c'est quoi Et il le rappelle s'il a envie. Le score c'est euh tu as deux points de retard sur Alexis, d'avance sur Alexis et tu as égalité avec Romain. Tu as toi 1 milliard de milliard de dollars. Oh, pas. <rire> il n'en a pas Il pas Il n'en a pas, il Mais toi... Parce que... Ah, Alex est qualifié du coup. Non, Alex est qualifié. Non, oh, je suis qualifié Oui, parce que devant non, toi. Non, toi non, devant. mais vraiment, je suis capable de dire un truc que ça va être de la bloqués, Gladiator <rire> Un non, peut, milliard Pas du tout, non. non mais... C'est du Tu sais, tu déjà non, Un milliard Mais c'est tellement facile. Euh... Et donc Alexis, tu as droit à trois réponses. Il a... C'est bon, il est pas des Caraïbes jusqu'au bout du monde. <rire> c'est pas méchant. Non. ça mais... il y a un des Caraïbes pira... pira... pira... jusqu'au bout du monde. Non mais, non, pas, mais le mec il a dit le dernier c'était oh, la merde. Le 3 est nul. Est le euh... est nul tu vas pas bien alors. C'est lequel je me ah, souviens la... la... Non le 3ème n'est pas. Bien. Yes. Ah, oui, ah, oui. Yes. Désolé. C'était un attache fallait pas dire. Ouais c'est vrai genre je me rappelle pas qui Du coup c'était Black Pearl la légende du Black Pearl Non mais je sais pas la manche je trouve ça n'importe quoi sur le truc. complète comme ça. Donc il y avait Alice au pays des merveilles. Aquaman ouais. Avengers euh, Age of Ultron quoi, ouais. Mais alors franchement c'est sympa de pas avoir répondu Avengers Infinity War La Belle et la Bête ah. Black Panther Captain America Quoi tu fallait faire les, les Marvel ah, quoi ouais. Mais, oui, mais c'est que des films de Marvel, War, mais... Marvel. Oui, Ah oui ils se font un milliard Il, ça. Un Il, ça. Un Il, ça. Un Il fallait faire le dollar inflationné Il y, faire, a... euh... qu il y quand Autant d'abord le vent Mais Fast and Furious 7 Fast and Furious 8 Clac clac clac Tu passes de Je sais pas me mettre à sa place Frozen Harry 7.2 Les Indestructibles 2 Iron Man 3 Je suis un peu à la fin de la première manche, euh, Alix est toujours en tête avec 20 points euh, Suivi par euh, Romain et Antoine avec 17 points oh Mais non et Alexis, dernier, avec 15 points est le donc, vrai, Alexis est éliminé Non, pas... non La la la la, la il, Alors, il, il, fait, nous fait, il nous fait une France 2002 donc Passer le champion du monde à éliminer au premier tour mmh. Et tu que, ferais la prochaine bah, mot, bah, Les thèmes n'étaient pas au niveau le La fin. Donc, le milieu donc trois catégories représentant un lieu un moment et un autre truc et dont le thème commence par an évidemment il y a que le thème qui commence par an pas le les questions ça. ni les réponses enfin, ça peut être le cas mais c'est pas sûr donc cinq questions chacun et euh, un point par bonne réponse euh, alix comme tu as marqué le plus de points sur la première manche tu choisis' un lieu un moment ou un autre truc. Un autre truc. Un autre truc Oh non, tu m'as vu D'accord, un autre truc, donc, le... en Asie. C'est pas lieu. un lieu, ça En Asie. N-A-Z-S. Ah ah ah yes Je vais réserver sur ah J'adore être... les nazis, donc... Euh, Désolée. Euh, non, bon, tant pis. En Asie. Première question. <rire> Quel prince européen a fait scandale en 2005 en allant à une soirée costumée déguisée en Asie C'était le prince Harry Oui, c'est bien lui. Oui, c'est moi. Harry Non, je n'ai pas changé. Je me disais, en officier SS. C'est vrai, m'ondrole. Quel est le nom complet du parti nazi en français Traduction de NSDAP. NSDAP. C'est en en allemand NSDAP donc. Mais une fois la traduction enfin en français quoi. Que signifie le parti nazi en fait L'union du parti euh, nazi-socialiste National-Socialismus-Arbeit-Partei Voilà, et donc non, en, en, français. en français Parti national du travail euh, Non, pas du tout Parti national-socialiste travail. national des travailleurs allemands Tu vois, oui, il voilà. y il y avait socialistes. des socialistes oui, des connards <rire> Troisi Deutsche <rire> Troisième question Pourquoi 88 est le nombre utilisé comme signe de reconnaissance entre les néo-nazis Dis ce Pourquoi 88 C'est le signe de quoi trop fort Pourquoi 88 est le nombre utilisé comme signe de reconnaissance entre les néo-nazis. Je pourrais dire talalou. Tu pourras dire si Alice un grand fan de l'extrême droite nazie. Il ce qu'ils font. Parce que ça représente le signe de l'infini. Et au-delà Non, c'est pas ça, Antoine. C'est les initiales de Heil Hitler. H H H, c'est la huitième lettre de l'alphabet. Exactement. Oh, bienvenue. C'est con, cool, c'est pas comme ça ce mais... Oui. <rire> c'est con, cool, hein. Euh, Alix, donc, euh, quelle grande marque de prêt-à-porter est devenue le fournisseur officiel d'uniforme de SS à partir de 1934 oh, Prêt-à-porter. <rire> si, oui. C'est un peu large non, comme mais... Oui. Non, mais oui, si. Bah, il s'élarge, il dit. H&M. Ouais. Bah, il perd point, Putain, en plus, ça un Bah, si H&M c'est la bonne réponse, il perd en fait. Ouais, ça Putain, je suis nazi. Tu sais pas euh... <rire> Ah si, mais je suis sûre, en plus, je vais... Donc, je vais dire une grosse connerie, c'est Lacoste. Non, non Hugo, Boss. Hugo Boss. Ah, putain, je sais. Hugo eh Boss, ouais. habillé de nazi. Et enfin, quelle amende maximale risque-t-on en France si on porte un uniforme nazi en public ça à combien près C'est la facture qu'on a reçu d'un dernier là. C'est... <rire> euh, j'ai pas mis à combien près donc ah euh... bien, bah oui chaud, ah allez à, à 100 euros près ah d'accord on conseille carrément les autres candidats quoi à 100 euros près alors une amende quand tu mets un vêtement un euh... heureux, <rire> 1500 euros oui parfait exactement c'est vrai j'adore ta tête c'était genre quoi Elle a dit euh, non, je m'attendais pas donc 2 points pour alice bravo Ensuite, euh, c'est à Romain de choisir un lieu un ou un moment. Un lieu. Un Comment lieu, donc en Allemagne nazie. Bonjour, j'espère que j'ai en 1933, mais je pas ça. <rire> oh non. Euh, à quelle date Hitler est-il arrivé au pouvoir créant de fait l'Allemagne nazie Un lieu, mais 1933. Non, la date. La date, pas l'année. À, tu sais, à quelle date, chancelier À quelle date bah, Hitler est-il arrivé au pouvoir créant de fait l'Allemagne nazie quel le jour exact où des il a jour exact pas ensolé ben je, oui. Sais, oui. Bah, ouais, je oui, enfin, il avait il avait un grand faim il se dit a pris le pouvoir <rire> un jour particulier je suis en train de découper des, des choses ah, sur que le je connais, vie, je connais pas le jour le 10 janvier pas ah, pas loin, non, pas loin ouais. 30, janvier. 30 janvier 33 tu sais ah, ça, Mais comment tu, tu sais connais ça. Ça. Mais Staline est mort le 5 mars 53 Hitler arrive au port le 30 janvier 33 ouais, C'est ouais, la base, c'est le brou, on le sait. Selon les nazis... J'ai choisi un lieu, j'ai eu à quelle date euh, oui, mais Oui, en Allemagne nazie, le lieu. Ouais, c'est un lieu, en fait, l'Allemagne ouais, nazie. Tout se passe dans un lieu, donc par définition, tout est une date. Ça y est, comment ça Il y a un lieu, il y a un moment, forcément. Donc Quand au frigo, tu mûres au bout de 30 minutes, c'est un moment, c'est comme ça. Selon les nazis Oui. Quel était le classement des races de la plus pure à la plus sale parmi les suivantes <rire> Slave, noir, aryen, scandinave, juif et latin. Je suis crevé, putain. Donc plus <rire> On va les aryens à la première a... déjà. Aryen en top, ensuite. Redis-moi les autres s'il te plaît. Slave, noir, scandinave, juif et latin. Alors, aryen, c'est ensuite. Oui. C'est quoi les autres Slave Noir, juif et latin. Les juifs. les juifs Alors entre slave et latin, c'est compliqué. Les juifs. Je dirais latin. Ensuite, slave. Ensuite, noir. Ensuite, juif. Tout à fait. Bravo. Très bon en classification des races. <rire> Je suis pas raciste depuis hier. Hein, et la, que... <rire> il apprend de belles choses aux enfants en tant que preuve d'histoire. Ça fait plaisir, ça rassure. Quel est le nom de ce coureur noir qui a Owey gagné Wilson. le 100 mètres Wemilson. Lors des Jeux Olympiques Owen de Berlin, Wilson. mettant Hitler 6. dans une colère noire. Owen Wilson. Non, Les Jesse super. Owens. Allez, Nittamia. <rire> oh, oh, ouais. Il n'y a pas de oublié à écouter. Owen Wilson, c'est l'acteur blond. Blond et blanc. Eh, non, non, mais c'est vrai. Bon, en, en plus, <rire> il fait une super blague. C'était respecter sa blague. Oui, C'était je... quoi la blague, du coup une, ah, une, colère putain, dans une colère noire. Une colère noire. Des clairs. Oui, voilà. Désolé. Donc, pourquoi Hitler se réjouissait-il des bombardements alliés sur Berlin a quelle date A oh, la fin de la guerre, en 40-45 Pourquoi Hitler se réjouissait- il des bombardements alliés sur Berlin Alors ça c'est compliqué Facile Parce que Hitler, il voulait il avait un projet architectural qui s'appelait... Enfin construit une nouvelle Berlin mm -hmm. Et donc ça allait accélérer son projet, euh, le fait de détruire des, des monuments Exactement mm -hmm. Parce qu'il voulait recours sur toute la ville avec le ravage aidait ouais, en fait... C'est son, son meilleur ami, un truc, tu peux 'appeler l'architecte là Ah euh... Vuitton Guillon Non. Euh... J'perre, j'perre, j'perre. J'perre, et toi, comme toi par exemple. Actuellement. Oh <rire> yes, yes, yes, yes Et enfin, Il a combien Bah pour l'instant elle a deux points. Elle a deux points. Elle a deux points. Mais ça je ne sais pas si elle Donc quel livre de Philippe K. Dick, adapté en série en 2015, dépeint un monde où l'Allemagne a gagné la deuxième guerre mondiale Heureusement et donc je ne serai pas en train de présenter ce podcast, malheureusement. Je sais pas. J'ai euh... un bon given. Bon, Qu'à 2000 Qu'à 2000 Qu'à <rire> 2000 Le maître du haut château. Qu'à des tomber, quoi. Il y a plein d'abord en jeu. On que c'était en jeu. Donc ça fait deux points pour Romain. Tu choisis donc un moment. Ouais, c'est pas le choix, hein. Donc le moment, c'est en étant occupé par l'Allemagne nazie. J'aime bien, ça rappelle des souvenirs. Comme tu as sauvé le collabo, ça va t'aider, forcément, voilà. Super. Donc... Quand a commencé quel jour a commencé l'occupation de la France par l'Allemagne nazie Alors tu veux le jour là ah, Oui. Si je demandais le jour pour je fais comme ça que tu te m'en stresse, ça escalade. Mais je me trompe. Euh juin 40. Alors euh, le jour <rire> Tu une jour sur 30 mon enfin c'est pas euh, grand-chose. va ça, ça, ça Le 15 juin 40. Et ben non, c'est le 22 juin 40. C'est le jour de la Saint-Jean. <rire> euh, D'où l'autre fils de teint de De Gaulle il fait son appel avant qu'on soit Non il s'appelle ouais. le 18 17... Parce qu'il savait, enfin, il avait compris non. quoi que mais... 17, Parce que le 17 Pétain fait un discours où il dit qu'on a perdu Arrête de souffler Et donc maintenant c'est la question co Oh yes oh oh, ouais La question ing oh La question la... vide Antoine, yes. Coco, comment appelle-t-on le type de collaboration des femmes qui ont eu des relations sexuelles Putain. consenties avec les Allemands durant l'occupation et qui leur valu d'être tondus à la libération Collaboration à l'horizontale Ouiiii ah, wow. Oh bébé, je suis oh, wow. comme personne, l'ancien c'est tu collabores à l'horizontale Oh y'a... Yeah. Attends, tu sais ça d'une chanson Non, c'est Kinbee, non mais c'est Comment s'appelle la fameuse émission diffusée par la BBC du 14 juillet 1940 au 31 août 1944 et qui permettait de transmettre des messages codés à la Résistance 9 8 7 ah, les élections, elles utilisaient c'est ça. ça. Plus 3, plus 2, 1 4 3 Il me faut une réponse 2 1, 2, 1 radio livre C'est pas non, euh, les Français partout français Exactement. C'est une réaction nucléaire. Euh, On dit ta mère, euh, Français, voix, elle parle à celle-là. Tu la vois, celle-là Non, mais celle il dit en France, dans quelle ville se situait le principal <rire> lieu d'internement avant déportation vers les camps d'extermination Ah, oh, ça oh, en vrai parisien. C'est très connu. Ah bah, oui, normalement se connaît de Malnasie. Clamart, Drancy. Drancy, mon gars, les camps de Drancy. Ça côté. Et donc, dans quel arrondissement de Paris se trouvait le vélodrome d'hiver, rendu célèbre par la rafle du 16 et 17 juillet 1942 Je suis assez fier de 1942. ça. Je suis assez fier, c'est mon, mon petit 15e arrondissement de Paris. Exactement. On l'embrasse. <rire> Et finalement, c'était un peu un, un, un coup pour rien parce que tout le monde a deux points. On passe à la presque fin. Ouh la presque fin. Donc, trois catégories homophobes. Cinq... <rire> cinq... J'adore les mots qui se ressemblent phonétiquement. Cinq questions chacun, il y a plein de points pour Cinq questions chacun, un point pour avoir une réponse. Manie. Les trois catégories sont... PD, PD et ah, PD. c'était Donc 1, euh, 2 ou 3 2 2 Je suis en stress. Ah, C'est pas le oh plus non, simple. Euh, donc PD, 2. Quel est le symbole du palladium Palladium ouais. Ah, allez-y. Le palladium, le symbole, le palladium un élément chimique euh, qui a un symbole. Ah, bon, quel bah, est le symbole euh, du palladium un de palladium... J'aurais délélé les fours, moi. Je, suis... Je crois que c'est délirium. Pardon. Euh, P.U. <rire> c'est pas PD bon, Mais, <rire> <rire> <rire> mais quelconne, putain oh, Ah mais c'est pas possible Non, non, non, mais quand oh, le stress du truc, <rire> ah, non, des mais fois si t'as l'éprouvé de Wilson. Charge pas d'excuses Ah merde Deuxième question. Quel est le numéro atomique du palladium Mais qu'est-ce qui pas vraiment dans le cul Le cul. pourquoi le cul Pourquoi le cul Bah j'ai pas un en fait. la catégorie c'est PD. PD on le palladium du coup c'est une question sur le palladium. Ah tu dans la merde. En gros, on résume dans la merde. c'est pour ça que j'ai dit que c'était pas tout sur le numéro atomique oui. On va demain je sais pas. Demain C'est un J'aurais dit 42, 42 aussi, moi. Ah, 46. Hein Pas dommage. <rire> Putain non, mais Elle est combien 42. Elle était combien était 46. Ah, dur. Ouais, dommage. Euh, quel est le plus grand producteur mondial de palladium Je crois que c'est moi. <rire> <rire> non, mais l'an dernier, j'ai eu pas mal... Est-ce qu'on compte le Maghreb ou pas demain La Russie. Ah, oh, merde. Ouais, forcément, un grand pays. Ah oui, t'es un grand pays. Bah, j'ai dit pas. grand pays. Comment s'appelle cette discothèque parisienne Plus créée... palladium <rire> Non, Exactement. mais non, Paris, c'est scandaleux, <rire> viens, tape là. Putain, j'ai au moins point. Tape <rire> <Top> là, tape <rire> là. Et euh, enfin, ah, dans enfin. quelle capitale d'Europe de l'Est existe-t-il un centre commercial nommé Palladium dans le quartier de Novemiesto ah, Europe oui. de l'Est Oui. Euh, Moscou. Pas du tout. Prague. Ça, je suis déjà allé, tu te rappelles qu'on y allait ou pas oui. Bien sûr, je m'en rappelle qu'on y allait. J'ai peur. Donc, bah, bah, si, si, si. 1, 1 point ouais, sur Alex, qu ce qui fait euh, donc 3 points sur l'ensemble de euh, la deuxième partie, donc ça, ça s'annonce pas très ouais, elle a marqué plus de points que ouais. bon, dans, dans les deux premières, que nous Oui, oui. Il faut qu'on la dépasse. Ah si, il oui. connaît deux, oui. Après, Alors, formide, formide, formide. PD1 ou PD3 PD1. PDF En politique, que signifie généralement le PD Oui, quest Parti démocrate. Oh, dit ta mère Exactement. Ah, putain de merde. Il est bon. Euh, qui a fondé le parti chrétien-démocrate en France C'est trop facile. Parti chrétien-démocrate. Bah, Christine Boutin. Oui. Il dit Poutin, alors que c'est Boutin. <rire> non, non. dit Poutin ou il dit Boutin Boutin. Il dit Poutin. Qu'a déclaré non. Christine Boutin, non pas Poutin, sur l'homosexualité sur RMC après la manifestation de la manif pour tous du 26 mars 2013 ouais, T'as beaucoup Donc, de choses je, <rire> je sais qu'elle Chirac était mort alors qu'elle était pas mort. Non mais, euh, euh, ouais, ouais, ouais. Ouais, non mais voilà, voilà Ok d'accord euh... Je sais qu'il a dit qu'il allait chercher elle un peu alors qu'elle bonjour à son mari un jour Je sais qu'elle soit avec euh... son mari Son mari <rire> et cousins, oui, bon son cousin d'ailleurs elle a dit bonjour à son cousin et son mari en même temps Que c'était une maladie Non, elle dit que c'était une mode Ah ok, ouais bon. non, mais Combien d'adhérents comptait le parti démocrate aux états unis en 2017 à 1 million près 1 million 44 millions Ils sont déconnés Ils sont 300 millions mec Ils n'ont pas 300 millions, ils sont 44 millions. Aux Etats-Unis, ils 300 millions. Et il a dit 44 millions. Oui, hein. mais c'est un parti. Ils sont 44 millions à date d'erreur démocrate. C'est quoi, C'est énorme, c'est un 40 millions d'habitants. Ah, d'accord. Aux Etats-Unis, tu en as joué. ça fait en France 9 millions. Oui, c'est énorme. énorme. Oui, non, non, mais je me rendais pas compte. Ouais. Et euh, ouais, dernière question. Abraham Lincoln, était-il un démocrate ou un républicain Tout Est-ce Est que, que ça existait cette différence à l'époque <rire> Je tiens à dire que oui. On prend ça comme réponse Non bah, on, on... Pas... non, non, tu réponds. Il l'un ni l'autre la ou vous êtes démocrate ou républicain Démocrate Eh ben non, c'est un républicain. C'est bon, un piège. De... c'était écrit hey, oui. en gros P et R. Jésus. Républicain qui a aboli l'esclavage, Ça va... ne marche pas C'est bizarre. Attends ton tour avant de. Donc, est-ce que tu peux résumer combien de points on met deux. Donc Romain a 4 points sur les deux manches, donc Romain tu qualifié pour la finale. Merci. Oh. Et donc Antoine, Et tu dois marquer euh deux points pour te qualifier. Oh putain de sa mère. En C'est maintenant qu'il y a la tempute, la tempute. Oh. Ça serait ça est un peu ah, oh, yeah. wow, wow, wow, wow, wow, wow. possible. Facile. À l'heure près. y a moi, y a moi, y a moi, il commence par à l'heure près. À la seconde. Donc PD3. Tu es prêt bah, oui. Aux États-Unis, que signifient les initiales PD dans les dans des sigles comme LAPD, NYPD, DCPD oh, Police Department. Police Department. Exactement. Oh, Quelle ville des États-Unis a quatre séries nommées <coughs> PD, <coughs> Fire, <coughs> Med et <coughs> Justice et qui suivent le quotidien de la police, des pompiers, des médecins et des procureurs de cette ville Los Angeles. Mais eh ben non, c'était Super York. Ah, non, ah, ouais. Oh, ah, oh. Donne-moi le nom d'une célébrité ayant pour initiale PD et non pas DP comme David Pujadas. Patrick ce Ça passe. Très vérifier quand même. Non, là, Dans il, les possibilités Bah ouais, c'est vrai, de... j'ai du chrome maintenant. Dans les possibilités réponses, il y avait aussi Peuf Daddy. Oui. Et, et d'ailleurs, qui est-ce vraiment Peuf Dadi ah, C'est vraiment. Oh, ouais. Petit Didier. C'est un final ou pas final ou pas final pierre didieu et enfin quelle compagnie aérienne a pour code aïté a pédé je dirais euh, pointe à calonne d'andes airlines porter airlines reporter oh, et j'avais pontac euh, tu marques deux points ce qui fait donc que tu as quatre points et donc j'ai goûté tout ça à cause du palladium là, Donc tu es en finale Wouuuu Et oh. là je suis impatient oh, Alix en, en a <rire> rien <rire> Je fais le nix qui s'avère comme jamais Oh dit, tu vas être détruit Romain Romain je crois vraiment en toi J'espère ah, que tu... Idée, tu ça ah Chut J'espère que tu vas l'enculer <rire> à sec Mais... Avec ouais. de la lave <rire> <rire> Tu peux me permettre un conseil Antoine est beaucoup plus vif d'esprit Toi tu es beaucoup plus vivace je <rire> et Je voulais pas dire mou C'est bon ça et... <rire> et... Mais... Tu connais beaucoup l'histoire Je te, te dirais d'y aller à chacun son tour chacun J'aurais oui. je... fait ça aussi Il y a cité, temps. il y a cité Ça marche trop bien okay. Okay, Donc on passe à la fin oh, je suis que je Ambiance Ouais, ouais, alors, ouais. Tout le monde était sur... mais par <rire> fond... <rire> Tout le monde a dégouté que je suis en finale Talal, quand... euh, Tu as quand même fait un très beau jeu Je tiens à te tout, est est tout le monde a dit qu'il gagne Je suis content moi, c'est laquelle que j'imaginais ah, bon, Il y a juste ouais, une jurisprudence <rire> Donc hein. celui qui a marqué le plus de points sur toutes les manches Choisit si l'épreuve se joue à la rapidité Ou chacun son tour Ah donc c'est moi Non c'est moi 10 questions allant de 0 à 9 Ayant un rapport avec le chiffre la concernant Une bonne réponse, un point. Et le premier joueur qui obtient 3 points a gagné. <rire> non ouais, mais... Euh... <rire> euh, il y a donc la, la nouvelle règle. Euh, donc une question dont le numéro sera choisi par le premier éliminé, à savoir... Alexis. Je pensais que j'avais dit Alix dans mon truc, mais... Non ah, putain, ça peut être pute du coup Ou non, j'ai la euh, je... silence Bah c'est euh vraiment enfin connais... fait, il euh... du hasard. Ouais. Voilà, c'est ça. Vous me moi un chiffre. Euh... Enfin, si c'est de faire genre j'ai un haut alors, j'ai pas, pas de roue. Ouais, je le monte dans mon dos, dans mon dos, mon dos. moi. Il a deux mains contre lui le chiffre. Il a été deux mains connard. On se on se en 305 là. Tu fais un deux à dalal. Il y a quand même un chiffre dessus. Mais mais c'est 305, il monte deux mains. Mais si tu mets rien, voilà. D'accord. <rire> Donc, euh, alors sur l'ensemble de la désémission, vous avez marqué le même nombre de points. Mais Romain a une bonne question une bonne réponse de plus sur le début. Donc tu Romain, tu choisis... Chacun son tour. Qui exemple. a marqué... Euh, Chacun son tour. 8 8 Carrément <rire> <rire> Donne-moi un chiffre entre 0 et 9. 9. 9. On pourrait compter mon chiffre. Quel vin fit partie des premiers d'appellation d'origine contrôlée le 15 mai 1936, en concomitance avec les vins d'Arbois Tavelle, Cassie et Montbasiac. Non mais c'est une question historique, le propre histoire. Ah, il y a une date dans ma question, donc oui, effectivement, c'est un peu historique. Le château la tour Et ça, ça l'aide de nos enfants. C'était quoi euh, la question Quel vin euh... ouais, Non, mais le numéro, c'était quoi du coup 9 9 ouais. Le château, neuf. Château neuf château, du C'est quoi Je vais te répondre, nique ta mère. Mais... Euh... Alors, on saute de niquer sa mère. 3, 3. En général, que reçoit le joueur d'un match de football qui marque 3 buts dans le même match Le ballon du match. Tout à fait. Le ballon du match C'est super simple. Attends voir. Euh, 6. 6. Commence grâce à Belle, la peur du nombre 666. Oh yes. Alors là mon petit pote, tu, tu le connais ça toi Absolument pas. <rire> Je sais pas du tout, la cis-o-ci-phobie... Euh... Alors, lhexa kotio i D'accord, ouais, ouais, ouais, ouais, pas très ah, C'était pas long. Il y avait phobie <rire> déjà C'était pas long. Antoine Oui. Donne-moi un chiffre. La une. La une, c'est la question qui compte 2. C'était bien sûr. Donc. Je <rire> <rire> pensais que c'était la 2. <rire> c'était... Tu sais, il a eu une pousse dans zone de natal. Je vais pas faire deux feux catalans, <rire> juste un. Il y quand même une infrastructure. <rire> donc <rire> donc pas... ce, ah, Selon donc la moitié de la, la question, selon la fameuse blague historiquement complètement fausse. <rire> Est-ce que tu continues ou pas Donc Si j'apprends, j'ai plus de 2, j'ai gagné, sinon je retombe à 0-0. C'est ça quoi. exactement, enfin, moins, hein, Bah, je retombe à 0-0 du coup. Voilà. Ouais j'apprends. Selon, oui. Selon la fameuse blague historiquement complètement fausse, En quelle année a eu lieu l'invasion des Huns, sachant que Attila, roi des Huns, c'est de 434 à 453. Quoi Selon la fameuse blague historiquement complètement fausse, en quelle année a eu a eu lieu l'invasion des Huns, sachant que Attila le roi des Huns a été roi des Huns de 434 à 453. Oh, je sais. La blague. Ouais. Moi je sais que c'est avec le roi des Gaubert qui avait de son slip. du coup. <rire> Il l'a pas perdu, il l'a mis à l'envers <rire> C'est la, la mère Michel qui a perdu son chat Est-ce qu'il voit C'est ça en, année, attends, attends, en, en quelle année a perdu D'ailleurs le roi d'Agobert a été... En quelle année a eu lieu l'invasion des Huns bon, Sachant réponds. que Attila était roi des Huns de 434 à 453 Et que la réponse est historiquement fausse Donc pas entre 434 et 453 Bah 1101 1111 T'as commencé par 1101 1101, oui. Bah c'est 1111. Non, dis Non, non Talel Non, t'as dit dit... Ouais, je t'ai fait baiser, je t'ai baiser. Tu aurais dit pareil. Tu aurais dit la même chose. Tu aurais dit pareil. Moi aussi, je connais pas d'autres séries. Y'a combien de courants diabétiques dans le non mais... D'ailleurs, t'as dit 1101. Non, non, Talel. Romain, je crois en toi, Romain. Ne parle pas. Allez, Romain T'as dit... Non, Ne parle pas, je prends cet affront. Qui comprenne que ça fait. bien ta gueule à la prochaine. Tu m'as... Je... Ok, d'accord. Pas de soucis, pose la question à notre Non mais que tu comprennes que ça nous. fait quand même. Moi, en fait. Parce que ah, moi, ah, j'ai envie ouais, de rappeler des... des... des... des... les diar-diar... Des... Les... Excusez-moi, mais j'ai dit 10... 10... 1111 avant que tu me corriges sur 1111. Non, non, tu... la première réponse qui compte. la première réponse qui compte. Paul, coupe. Non, non, non. Paul, montre que c'est un... Paul, Ricard 0-0 Oui, on passe à 0-0, ouais. 5. 5. 5 C'est pas vraiment, fait, c'est fils de s'appelle. Eh, hey, dis Comment est-ce que l'on écrit le chiffre 5 en base 2 Yes quest oui, ça veut dire, ça veut dire. Non, non, là, il a... <rire> en, en binaire, quoi. En, en non, dessert, mais ça quoi. va, hey, de lui qui la réponse, non. mec. Non, mais c'est pas la réponse. En binaire. Si tu crois en base 2. Bah, euh, j'avoue euh... que parce que je ne connaissais pas non plus, juste. binaire, <rire> c'est un peu logique, je comprends toujours <rire> pas. 1, 1, 1, 1, 1. Non, 1, 0, 1. Ah oui. Ah oui. <rire> Mais pourquoi euh, On peut expliquer parce que je Oui, comprends. on peut expliquer, tout à fait. Donc alors, en base de... Enfin, euh, chaque euh, changement de, de dizaine, ouais. on change de puissance de 2. Donc en fait, donc on va être à 2 puissance 0, c'est 1, donc le premier chiffre. Ça devient 2. C'est 0 ou 1 Donc quand tu mets, enfin, <rire> le deuxième chiffre, c'est 2 puissance 1, donc c'est 2. Donc... Allez, ah t'as un QI élevé, <rire> mais là, personne te suit, là. Un... Non, mais c'est pas compliqué, en fait. Non, mais si, juste savoir. Non, mais 1, 0, 1, parce que euh, 5 divisé en puissance de 2, c'est 2 puissance 2 plus 2 puissance 0, donc 4 plus 1. Donc 2 puissance 2 plus 2 mais, puissance non, 0, ouais, ça 1, 0, je 1. <rire> C'est pas pour tout le bon respect, mais... Euh... Un jour, je tu développeras mon, mon appli de e-commerce avec, euh, avec euh, Antoine. Antoine, <rire> justement. Ouais. Donne-moi un chiffre. Il reste combien Alors, Il reste 0, 2, 4, 7 et 8. 7. Tu toujours des maths. Quel est le 7e nombre de la suite de Fibonacci Il ah fait ouais, des émissions, ça a monté d'incre. <rire> <rire> ouais, c'est pas... <rire> quand il pète, il te fonce du coup, c'est totalement... C'était pas ça que tu étais pour ça. En vrai, il était resté calme jusqu'à la 4ème et, et à la 5ème, il dit... Là, il a 4 Il s'est bien, il est... 49. Maintenant, c'est 8. <rire> je sais pas ce <rire> Et ah, puis c'est rien d'avec un dédain ah, <rire> ah, quoi, la, la suite de Fibonacci en fait, euh, donc c'est une suite mathématique, oui. les, les deux premiers oui. chiffres sont 0 et 1, et à chaque fois le chiffre suivant c'est la somme des deux chiffres précédents, donc ça donne 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8... C'était quoi le numéro de la question Je retire qu -ce tout ce que j'ai dit, sept, il a ah été oui, super sept. sympa avec les séries. Ah <rire> <rire> en fait, c'était un cadeau. <rire> le mec, il va, la... il va faire la première finale à 0, 0 <rire> ah, bah, Parce que 5 et 3, 8. Ok, vas-y, comme tu... et et euh, toi. Alors, il reste <rire> euh, 0, 2, 4 et 8. 2. <rire> je gagnais, entre compte 2. Mais il fallait pas y aller. Euh... Mais Deux. je dis 1, Donc... 1 Euh, Donne-moi le nom d'un tueur français célèbre ayant un double prénom. Non, mais c'est ta mère. Un double prénom, hein Laisse-moi bien venir. Oui. Non, merci. Si. Euh, Machin Louis. Ah non, je... non, Romain. Non, ah, quand même pas. Romain. Je peux pas rater ça. Non, non, je, je, non, je vais pas donner la réponse, je suis pas comme ça. Et le temps ou pas euh, Attends. Euh, non, attends, t'es ton, t'es ton, t'es ton, t'es ton, t'es ton, t'es ton, t'es ton, t'es ton, t'es ton, t'es ton, t'es ton, pour pour, Du coup, tu il y aura pas 0 ça a été mauvaise. Un autre aurait 1 1 1 j'aurais gagné depuis 10 minutes. Ouais, oui, si, si tu avais dit ça en premier, oui. genre genre. Euh, donc, tu restes 0 4 ouais. et 8. 0. Ah, <rire> oh, ta mère. Non, mais ça c'est ton niveau ça. Que dire un 0 quand tu rencontres un 8 <rire> Oh, je la connais, je la connais. <rire> <rire> je la Il sorti dans ma boîte, <rire> Tu croises Ah, attends. Pourquoi tu croises les bras Est-ce que je peux la dire Vas-y oh Ah tiens, t'as mis une ceinture aujourd'hui <rire> T'as fait niqué sur une blague nulle C'est un vieux cauchemar C'est comme mettre un poil dans un rue pour nous <rire> en fait. euh, Donc Romain, 4 8 4 Quel acteur, membre des Avengers et ayant également joué le rôle d'un célèbre londonien dans un autre film Non mais... est né le 4 avril 1965 ben Robert Donner... Mais voilà, c'est quoi cette fait... réponse Et ben du coup ça fait victoire pour Romain Allez Bravo Attends, il avait, il avait déjà deux points J'étais enculé ou pas Non, parce que j'ai dit un, un, un, un <rire> et que Paul il va couper et juste après il va mettre victoire pour... il va couper enfin... Antoine Non, non. Ah, non. Allez, Antoine, allez Antoine bon. Bon. Antoine s'il vous plaît Escroquerie Oh, il vit le seul Alors, bah, Alors, oui, Tu vas y comprendre que tout le monde vit oh, à, de chaque... à chaque... Et s'il veut réagir comme un homme, comme je l'ai fait par exemple, là, c'est... Euh... Ok. Ce piste de pute. Ouais, t'as bon. raison. Oh. La parente, il a raison. Il y a au moins trois mots. <rire> Et donc, bah, félicitations à Robin, t'as gagné un Oscar. Bravo, J'ai gagné un Oscar Oscar du meilleur euh, ah, oui. euh, candidat de la des émissions. Ouais, c'est pas du meilleur, Non, mais la photo est là, en fait. Il est très beau, votre Oscar, Monsieur Obride. C'est trop stylé. <rire> Mon dernier pas mettre en photo ah, côté euh, <rire> Oh il a Oh Fais pas Fais le site. Bon j'étais un chiffre. Mais en vrai, <rire> j'étais un, ah, un chiffre de gagner. C'est c'est un chiffre de gagner. c'est moi. Il avait même pas hésité à dire mauvaise réponse, j'ai dit ma réponse et il m'a dit non. Ah, ah, tu oui dis une réponse. Moi je veux seule réponse. Hein. Ah non, quand le présentateur de dire mauvaise réponse pour que ça non a oh, oh. euh, quel moment t'es mauvais joueur du coup Non ah, mais lui en fait est-ce que est -ce que je peux présenter okay, la désémission oui. des mauvais joueurs et puis es dedans oui. Je vais retourner <rire> tranquillement la fonction qui est la première présentateur Et je vais en profiter pour dire que Romain est un gros tricheur Que si j'avais dit un un un un, j'avais gagné C'est tout, je m'arrête là je, Mais non je parce pense que que le... Après dévi... ça fait polémique, après ça fait polémique Je suis pas là ah, pour ouais, ça En tout cas vous pouvez tous dire quand même ouais, bravo à Merci Avoir appris à cet homme sa leçon C'est génial ah, ouais. J'avoue, le, le fait qu'il sur... Euh, c'est beau C'est ce qu'on voulait tous, Soumane Moi le premier, ouais. voilà C'est tellement Merde. con non, ah, La pas ceinture ouais, C'est tellement connu, Soumane <rire> Faut que tu traînes plus On avec fait, les médias de rating Je pensais cette question-là Tu m'as déçu pas la connerre, celle-là Même l'Amazon des Rays est un peu je veux dire, c'est que... Une seule chose que j'ai appris avec les émissions, c'est que Paul retient tout, et que le moment où j'ai dit 1101 et qu'après je dis 1111 oh t'as oh fermé oh ta gueule je... en chambre fait. non mais quand t'as dit mais 1101 j'ai pas parlé t'as voilà. dit 1111 avant que je, je parle oui mais, mais t'avais déjà dit 1101 donc mon cerveau avait j'ai changé ma réponse oh, c'est pire et que Billet il a changé de, de parler Billet je t'aime euh, Antoine est bien pire que toi Paul je vais faire juste je vais dire un truc de victoire comme si tu montes et j'ai gagné bah ça me fait plaisir merci beaucoup il a perdu il a perdu il a perdu a dents dix